Je suis source et posé pépère et j'essaye de faire de la monnaie. Tous les jours on côtoie la haine H24, on y abonné. Si je bosse pas qui va me Laisse-moi faire ma main. Je suis sur le déposé posé préféré. J'essaye de faire de la monnaie. Tous les jours on côtoie la haine. H24, on y abonné. Si je bosse pas qui va me payer le loyer. Alors ferme-la, chèque et laisse-moi faire ma monnaie. Maille Laisse-moi faire ma maille. Enfanté, tu as. Un sacré sacrément altacier Les huissiers nous ont viré de notre foyer J'ai gay ça fait mal de voir la maman pleurer Donc je me bats chaque jour comme si c'était le dernier Il y a des hauts et des pas Jamais je ne vais l'oublier Alors je m'en remets à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 va me payer le loyer Alors ferme la chèque et laisse-moi faire ma monnaie Laisse-moi faire ma maille Le capitaine du navire a vu la rive au loin s'éloigner Toujours en quête d'horizon nouveau Je suis prêt à embarquer Narrateur du récit d'un exil Proche de la dérive Mes parents ont fui le pays Et ils ont trimé Leur cœur pur avant de mourir Et des connaissances oubliées En condamnés, condamnées Au d'évoquer dévoqué Le sort des déracinés L'amour raisonné à défaut de la passion Le temps c'est de l'argent Mais est-ce que j'ai la passion suis sur un déposé pépé J'essaye de faire de la monnaie Tous les jours on côtoie la H24 on y est abonné Si je pose pas qui va me payer le loyer Laisse-moi faire ma monnaie. Laisse-moi faire ma main. Je suis sur le raté posé pépé, et J'essaye de faire de la monnaie. Tous les jours on côtoie la haine. H24, on y abonné. Si je pense pas qu'il va me payer le loyer. Alors ferme-la, et laisse-moi faire ma monnaie. laisse-moi faire ma monnaie.